C'est le Wii Ike de si, allez dans quelques heures pour certains ouais. hey, Celui qui me dit qu'il bosse jusqu'à 18h aujourd'hui euh, pas les hommes dans un bureau ouais, c'est pas vrai quoi Il aime pas les hommes Non mais parce qu'on dit celui qui aime pas les bêtes il aime pas les hommes Tu arrêtes de toucher bon, <rire> mon casque micro lena euh, Mais oui mais tu l'as mis à l'envers le, le petit truc pour voilà. régler On va dire que c'est moi mais Du coup j'ai l'impression que c'est le mien alors que c'est le tien C'est vrai Moi C'est dingue ça C'est ouf Ola oh d'un coup j'ai envoyé. Bref. Euh, émission 195 Lena, vous ah, retrouvez. OK, piaho. Moi aussi je suis contente. La semaine dernière, je n'étais pas présente parce qu'on a eu un petit souci. Ouais, on s'en fout. On, on est là. Fou. Euh aujourd'hui au programme au programme, on va aller deux fois en Angleterre. Je vous le dis déjà, c'est un mensonge. Euh, oh. avec dans un premier temps, on va écouter un groupe qui est pas assez reconnu à sa juste valeur selon les aficionados. Et puis après, on va écouter une étoile montante de Brighton. Et là, vous allez voir que je suis un menteur. Et après, on va continuer en Angleterre. Mais cette fois, sur le nord de l'Angleterre, on va aller à Liverpool. Et euh, on va voir qu'un groupe nous propose un rock garage contemporain bien énervé. Et après, on va aller direct en Australie. Direct Donc, on va rester sur l'énervé, énervé mais en Australie. Et à la fin, on va se réchauffer euh, avec une compile de Light in Static. Ah bah super, euh, bah moi pour ma part au sommaire de cette émission, qu'est-ce que je nous ai prévu euh, Un morceau de l'artiste Annika que j'avais prévu de vous passer il y a deux semaines euh, Si vous avez suivi euh, Portichette, Bic et compagnie, ça vous dira peut-être quelque chose euh, Ensuite on va faire un petit focus scène locale avec le les expérimentations du franco-iranien Hassan Qui est basé à Lille euh, Un peu de douceur après tout ça avec la pop alternative de Five Webster douceur qu'on retrouvera également avec euh, la douce électronica euh, de son voisin Ringo Ancete. Mais pour commencer, on va écouter bah, ce groupe euh, qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, c'est les Sad Lovers, Giants and Giants, euh, groupe de Watford en Angleterre qui était formé en 1980. Euh, Leurs sont euh, post-punk, clavier atmosphérique et psychédélique, euh, qu'on peut décrire comme euh, du pastoral de Pink Floyd. D'accord. D'accord. Euh, et pour de nombreuses, de nombreuses oh. personnes c'est le secret le mieux gardé d'Angleterre en gros vous l'avez compris c'est un groupe mythique qui n'est pas assez reconnu à sa juste valeur et là il y a une, une réédition qui compile euh, des morceaux enregistrés en 1984 avec des inédits, des pile sessions et des démos moi je vous sors pas les, les sons les moins connus, je vous prends les, les plus connus C'est « The Change » et 50 « Fifty-fifty's ». C'est histoire de vous apater ça. Allez, venez, venez. C'est les meilleurs, ouais. Et, euh, et dedans, bah, on retrouve, euh, dans le deuxième morceau, on retrouve un peu une intro à la Mauricée, mais sinon, on retrouve beaucoup de « The Sound » ou « Joy Division ». Tout de suite, « Sad Lovers » and Giants » et le morceau The Change ». birthday let's go ça clairement une petite préférence pour la deuxième hein. Enfin moi je le cache pas en tout cas. Tout est tout est bon euh, dans ce, cette compilation. Euh, on a envie de sur ce groupe là, ce morceau là, on a envie de se le, déchaîner. Ch le chanter dans un pub tu, avec ouais. tout le monde et qu'il y a des peintes qui nous pleuvent sur le visage. Génial et qu'après on puisse plus marcher parce qu'on aurait la smelle qui colle avec la pierre OK, je pensais <rire> parce qu'on était sous. <rire> oh, ouf, tu m'as oh, surpris. Oh là là. -m -m euh, à toi À moi euh... Quel est le dénominateur commun Entre ce que tu viens de passer Et ce que je vais passer A ton avis Le saxophone. La Britannique ah. <rire> Non, en fait, euh, donc je vais vous passer euh, un, le Dan, un nouveau single d'Anika, qui est une auteure, compositrice, interprète britannique et allemande. C'est ça la petite différence. Euh, elle est également poète et journaliste politique. Elle a collaboré avec Jeff Barrow et des Deportiched, et puis avec Bic aussi, avant de conformer plus tard le groupe Exploded View, c'est elle. Euh, elle digète à 16 heures perdues et elle anime aussi une émission de radio à la BCR, c'est la berline berlin Community Radio, un peu comme nous. Ah ouais, oui. Voilà. Et après huit ans de silence, elle revient son, sous son alias solo avec un nouveau titre qui s'appelle Fingerpies, à l'orientation plus post-punk que crot-rock, elle était plus crot-rock avant. Euh, c'est signé Sacred Bones Reports et c'est sorti fin avril. Fingerpice Danika sur Radio Campus Lille. C'était Annika, euh, avec son morceau Fingerpies. Et pas à confondre avec Arnica, ça c'est pour les coups qu'on se prend, euh, faut mettre la crème à <rire> <rire> Et euh, Exploding View, c'est projeté chez Sacré Bones Records également. C'est projeté C'est projet. C'est projet. C'est ce, disques Oui. Ils ah oui, est, oui, oui. Voilà. Le soleil tape très fort dans le studio. <rire> euh, on va enchaîner avec un groupe, l'étoile montante de Brighton, que j'évoquais en introduction, c'est Squid Euh, ah oui, de... oui, oui. que voilà Maintenant ils sont confirmés Mais ils ont sorti deux EP ou un EP avant Là ils oui. sortent leur premier album Squid originaire de Brighton est maintenant installé à Londres euh, Squid qui, qui veut C'est un sous-marin britannique De la seconde guerre mondiale Comme ça on en sait un peu plus Je crois que c'est aussi un calamar C'est aussi des frites <rire> <rire> euh, Et donc Leur premier long format LP euh, Bright greenfield est sorti il y a à peine un mois, un mois. Et euh, bah, il nous propose un album que je trouve assez difficile, tortueux, néan néanmoins intelligent. Mais vraiment, en fait, quand je l'ai écouté, je me suis dit, c'est intelligent. C'est un peu compliqué quand même, d'où le difficile. Euh, et voilà. Donc, il a été enregistré tout au long de 2020. Donc, il est marqué par cette année de Covid et de confinement. Euh, il a été confié sa réalisation à, euh, à Dan Carré. Un producteur qu'on a vu récemment dans beaucoup de projets, euh, euh, notamment post-punk, comme Fontaine Dixie, Black Midi ou encore les Black Country New Road, qui viennent de sortir également un album qu'on n'a pas encore passé. Qu mais qu'on va passer. Peut-être, peut-être. Et donc, si on, on au début, on peut penser que c'est un groupe plutôt post-punk. Euh, mais au final, cette formation de Squid brouille les pistes. Ce qui fait que parfois, on a l'impression qu'on est sur du post-rock, parfois même du crotte-rock, voire du free jazz il y a du sax <rire> euh, et du coup moi je vous propose d'écouter euh, Narrator qui a un morceau assez intense hypnotique qui passe par différentes phases euh, sur ce beau projet de Squid sorti chez euh, Warp Records et là il y a Martha Skies Murphy qui intervient au chant et le morceau narrator extrait de leur euh, nouvel album qui vient de sortir chez Rap Rap Records. Euh, j'ai beaucoup aimé et c'est pour ça que je te demandais euh, si c'était euh, si euh, un dernier si c'était l'un des derniers morceaux parce que généralement les longs morceaux comme ça tu les retrouves à la fin de l'album. Non non non, c'est c'est en plein milieu. En plein milieu. Ah bah ça fait petite transition. Je sais même pas, c'est voilà, c'est construit d'une certaine manière euh ça casse les codes. Ça casse les codes et ben ça tombe bien, ça me fait ma transition ma transition, ma transition avec ce que je vais de ce que je vais passer juste après. Donc Hassanka, euh, Hassanka de son vrai nom Kevan euh, Alinaghi est un artiste multi-instrumentaliste do it yourself de la scène lilloise, émergé par le très bon label October Tone que moi j'adore personnellement. Donc il est franco-iranien et il explore la musique perse et l'augmente à coups d'influences multiples à chaque album et euh, là dans le tout dernier on y retrouve des sonorités surf rock fuzz et death métal aussi alors c'est vrai qu'il y a un, un fort côté des métal Il est pas lillois Parce que je vois si, lille sur son monde Ah tu l'as dit pardon oui, Je l'ai dit en intro et je l'ai dit ici de la scène lilloise. Je le redis c'est important hein, comme on est situé dans cette belle métropole Donc lui il est très adepte de l'expérimentation et euh, en fait il, il... qu'est-ce que j'ai écrit Il donne un. à manger à des canards alors que c'est interdit de <rire> à manger à des oiseaux. C'est interdit. Le faites pas. Non, si, oui. voilà, je c'est juste j'ai marqué il donne, mais j'avais j'ai mis ça au pluriel. Pourquoi Il se la donne C'est dans le sens là Non non, j'ai donc bah, je vais terminer ma phrase. Donc très adepte de l'expérimentation, il donne aux instruments traditionnels des sonorités sur froc, feuze et des métal, bah je l'ai déjà dit, en bidouillant, en les bidouillant et en les trafiquant. Autant le soleil tap ah, le soleil tape je n'ai pas relu mes notes euh, un beau bordel du coup comme cet introdu comme cette présentation difficile à classer qui peut dérouter à la première écoute euh, mais le principe de l'émission c'est aussi de sortir je trouve des sentiers battus et de vous faire découvrir des des univers Insoupçonnés voilà mon petit pirot euh, donc l'album est sorti fin avril il s'appelle Istegna euh, et il sera en concert le 3 octobre à la maison folie moulin Voilà, si ce n'est pas décalé, si ce n'est pas annulé. En tout cas, cette date a été annoncée. Donc, je te propose d'écouter, moi, le morceau d'ouverture suivi du morceau de fermeture. Donc, le premier s'appelle « Garde guérie ». Tu vas voir, ça part un peu dans tous les sens. Le dernier, un peu moins dans un autre registre, s'appelle « Ak Al Yakin ». Et donc, tout de suite, on écoute Asanka. C'était Hassanka sa petite bidouille, sa bidouille, sa bidouille Sa, sa petite bidouille, <rire> très drôle. Euh, on part sur un autre style, mais qui reste énervé. Énervé oh, faut qu'on arrête. C'est toi qui dois arrêter de faire ça. C'est vrai. Tu es folle. Euh, le groupe s'appelle Homs, euh, c'est un groupe de Liverpool. Un, un, leur single était sorti en 2018. Je l'avais écouté en boucle à l'époque et puis j'ai oublié de le partager dans cette émission. Oh. Je l'avais beaucoup partagé avec moi-même. <rire> c'est déjà le principal. Du coup, je vais vous le partager. Et donc, ça fait un rock garage énervé, parfois un peu hardcore, mais c'est toujours très audible et c'est idéal pour se défouler. Euh, ils ont pas sorti euh, grand-chose pour le moment. Ils ont sorti que des singles avec deux, trois morceaux. Euh, donc, moi, je suis leur actualité. Mais ce morceau qui s'appelle jocelin en anglais, on dirait Jocelyn. Yeah Euh, ma foi est terrible OMS alors ça s'écrit o h m s très dur à dire OMS OMS tout de <rire> dans Goodbye Kevin et Radio Campus Lille hein. morceau jocelyn euh, Bien vénère bien vénère c'est parfait pour se défouler pour se battre contre ce pollen qui nous pollue la vie <rire> à toi Léna. à moi on change totalement de sens de direction de de, de sonorité euh, on va écouter fail webster elle a 22 ou 23 ans je sais pas exactement elle est américaine elle vient d'atlanta et elle a déjà sorti trois albums la cocotte euh, Alors, la cocotte, n'importe quoi. Le premier, c'était en 2013. Euh, c'était autoproduit. Et c'était surtout... Elle avait surtout 15 ans, en fait. Ah ouais Ouais. Depuis... elle a, Alors, il n'est pas compris dans sa discographie. Donc, quand tu regardes ah, sur discographie... elle assume peut-être pas, tu vois. Ben, et je sais pas. Peut-être qu'il n'est pas sorti, que... euh, sorti physique. Oh, peut-être pas. Euh, euh... Aussi, quand j'étais petit, je fais un album euh, pour mes parents. Je me <rire> eh, voilà, c'est mon disque. Ça s'appelle... <rire> Et ils m'ont dit que c'était vachement bien. Si que ça n'est pas la journée, été... mangez les pas toute la journée. <rire> avec du ketchup, mais les parents n'aiment pas. Ils disent qu'après, je serai pas beau. Avec du ketchup autour de la bouche. Moralité, ils avaient raison. <rire> non, je... Je, je rigole. Valentin, t'es beau. Merci. Oh. Depuis, elle a signé chez Awful oh Records euh, avant de se poser chez secret League Canadiens en 2019. Et moi, c'est à ce moment-là que je l'ai découverte euh, avec sa petite pop alternative teintée de folk. Euh, J'avais trouvé l'album sympa à l'époque, mais un peu trop gentil ouais. pour l'émission. Bon, il voilà. du vénère, enfin, vous l'avez entendu. En vous... Ouais. Euh, là, son quatrième album sortira le 25 juin prochain et on peut d'ores et déjà écouter deux extraits. Euh, alors, peut-être plus hein, puisque j'ai écrit ce... J'ai préparé cette émission il y a deux semaines euh, Mais je pense que c'est toujours deux euh, Qui sont nettement plus rock Que ce, ce à quoi je m'attendais Et ce à quoi j'étais habituée ce qu est- ce qui n'est absolument pas pour me déplaire Penses-tu oui Donc l'album s'appellera I Know I'm Funny C'est exactement le titre du truc Ça va faire rire Et le morceau que je te propose d'écouter s'appelle Cheers Il y a un clip qui est assez rigolo Où euh, en fait c'est elle qui marche Ou qui assise Et en fait il y a plein de... Il y a des motos qui sautent derrière elle et tout, et enfin voilà quoi, ça c'est ouf, ça me fait Waouh. Enfin des motocross. Et le morceau qu'on écoute s'appelle S'appelle Cheers de Faye Webster. Best friend des Webster avec Cheers avec Cheers. Et eh bien euh, moi le prochain groupe que je vous propose ça reste euh, toujours un peu énervé. On a on a pas trop de, de calme. c'est bien, je suis là pour tempérer. Euh, Super X, il s'appelle ce groupe là. Il y a quelques semaines, je avez proposé euh, vous avez fait vous avez présenté Dragnet. C'était euh, il y a deux trois émissions et euh, un éminent membre de la scène australienne et eh ben les Super X, ils en font partie aussi c'est un trio qui fait du noise aux accents post-punk et psychédélique et vient de sortir un album éponyme chez Spoil Sport Records et Polac Records. Et du coup, on sent bien le noise et moi je vous écoute je vous propose d'écouter le morceau Terminus. ça repartait pour deux heures <rire> voilà c'était euh, Super X avec le morceau Terminus qui est pas là pour terminer l'émission puisqu'il y a encore deux autres morceaux il y a encore deux autres morceaux et donc du coup l'un de ces deux morceaux ce sera un morceau de Mind Design Mind Design c'est Ringo Anceta qui est un producteur de hip hop et beat originaire du New Jersey et basé à Los Angeles un petit nom de groupe dance des années 90 Mind Design yes euh, ça s'écrit MND S gn Voilà. Voilà. Euh, avec lui, on navigue entre Electronica, Hip Hop Expérimental, Don Tempo et c'est toujours assez qualitatif, assez doux et assez beau en fait. Alors, il est actif depuis 2009 et il est sur le label Stone's Row Records depuis 2014. Là, on va écouter un extrait de son dernier album, Rare Pleasure. Ça, c'est le long de son dernier album. Et le morceau qu'on écoute s'appelle Medium Rare. Ça veut dire un peu, c'est un jeune mot Euh, avec euh, tu dis ça pour ton steak je je le voudrais medium rare ça veut dire que tu le veux à point Ah oui, c'est un jeu de mots Non, je sais pas parce qu'il il s'appelle Ah ah oui, il y a un rare jeu de mots avec le nom rare pleasure, de l'album. Ah, plaisir medium rare. Ouais, parce que moi l'humour anglais je suis nul en anglais donc voilà. je n'ai pas les jeux de mots. Là, il y a voilà. un jeu de mots. Exactement. OK, medium rare de Meat Zeppelin. <rire> quitte sur cette petite douceur c'était Mind Design avec le morceau Medium Rare Rare Brère, brère. Euh, Et oui, bah on se dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine Bon week-end, profitez-en euh, Amusez-vous, écoutez de la musique écoutez-nous et euh, pensez à nous Restez sur Radio Campus Lille